Je pourrais enfin avoir l'horrible plaisir de diffuser la nouvelle parution de la mythique formation incontestablement leader de la lignée du old school death metal Morbid Angel et l'album Illud Divinum Insanus. Et je ferai d'une pierre deux coups puisqu'en plus de me faire un grand plaisir en diffusant Morbid Angel, j'emmerderai royalement le malfaiteur gobelin que Sinistros! e Que Demander de mieux, plaisir et vengeance. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin pas très sain d'esprit et son assistant qui n'a pas tellement d'esprit. En fait, pas beaucoup plus qu'un hamster, surtout lorsque c'est nous qui possédons le vôtre. <rire> Priez, On a pas y s u r v i v e enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon fucking said so. Je ne souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 14 juin de l'an d e d i s g r â c e 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon et l'infâme gobelin, cet être purulent. Ici, à ma gauche, est sinistrose. Mais Pas si purulent que ça, là, quand même.、Mmh. C'est fort discutable, mon ami. Fort ben, discutable. Ben, discutons. Eh bien, de quoi veux-tu parler? Ben, c'est pas de tes affaires. Ben, comment vas-tu? Ben, c'est pas de tes affaires. Ben, c'est ça, je pensais. Puis on s'en fout. d e t oui. t e f Ça Elle... commence à rentrer là, tranquillement. Bon, il est temps, est après bon, tant d'années, il commence à être un petit peu plus prévoyant. Mais que la peste soit de toi. Merci、pourriture. beaucoup. Merci beaucoup. À l'instant, nous voulons entendre un extrait d'un album,、euh, en fait, d'un groupe que je ne passe pas très, très souvent à réanimation. Ben, en fait, que je ne passe pas nulle part. Ouais. Euh, parce que j'aime pas vraiment ça. Mis à part celui-là. Ben, moi, personnellement, c'est les deux premiers, puis le dernier qui était quand même pas s i p i r e Et on parle ici de Megadeth. Oui. La pièce étant The Skull Beneath the Skin. Ben, ça, c'est sur un excellent album, l Oui. Cleaning My Business est très bon,、là. Très, très bon. C'est un, effectivement, le micro a tendance. Je sais pas s'il vend ici, là, mais bon.、Euh, c'est un très bon album. Selon moi, c'est un des meilleurs albums du genre,、euh, jusqu'à ce jour. Ben, c'est clair que quand, quand Dave Mustaine,、euh, a sorti cet album-là, c'était, u、euh, n gros pied de nez à Metalcode. Tout à fait. Et c'était fort mérité. Ben oui. Parce que, musicalement parlant, c'est, c'est, c'est 100 fois plus technique. C est, c est... Ben, tu vois que,、euh, bon, les deux groupes, de toute façon, avec le temps, se sont énormément dilués. Mais à l'époque, Dave Mosten était de loin supérieur au niveau de la composition oui, que、oui. les, les Farfadets de Metallica. e s parce que les Farfadets de Metallica, ils n'ont pas, pas commencé à composer avant le troisième album, là, tu sais. Tu pensais la dire, ils n'ont pas commencé à composer avant l'âge de 20 ans? Non, ils décomposent présentement. Là, Effectivement. Là,、voilà. Ben, non, pas tout à fait, là, mais on s'entend qu'encore là, il、euh, y a de l'eau dans le gaz. Ben, tu peux pas mal. Euh, cet album, Killing is My Business and Business is Good, est paru en 1985 sur Combat Record. Juste auparavant, nous avions encore une fois un des très rarissimes albums de cette formation que j'aime énormément. Iron Maiden.、Euh, la pièce est en Wrathchild que l'on retrouve sur Killers de 1981. C'était le deuxième album de cette formation,、euh, qui faisait partie du,、euh, New w Ave British Heavy Metal. C'était le deuxième album et le, le, le... Le deuxième album et dernier album avec Paul Diano.、Euh. Ouais, pis ça me concluait la discographie d'Harry Maiden pour moi.、Euh, cet album-là. Ben, t'as le droit. Moi, parce qu'après ça, j'ai une valeur, mais bon. Et nous avions ouvert avec Julius p r i e s t une des pièces que je préfère de cette formation, également de la même veine. Grinder, qui est tiré de l'album British Steel, qui est paru en 1980.、Euh, British Steel était paru、euh, pratiquement en même temps que le premier Maiden. À peu、euh, près, o u i Ouais. ouais. Euh, ben, ça fait partie de la nouvelle vague de, de, du heavy metal. Exactement.、Euh, en anglais.、Hein. Donc, c'est un court bloc parce que nous avons énormément de choses à vous diffuser ce soir. Sinistros vous passe, vous préparera, p r é e r a p r r pré e pré présentera deux albums.、Euh, moi, je vous en présente un et je vous ai concocté un, ben, je dis un mini spécial, quand même, un bloc de quasiment une vingtaine de minutes de sur Ministry.、Mmh. Ouais, je sais que tu vas aimer, toi. C'est pour me racheter à cause de Morbidin. b n d'accord. <rire> <rire> je sais que tu vas trouver le temps très long pendant o n temps. n o je vais va jeter une oreille, puis peut-être qui sait. Écoute, ça de toute façon, c'est plus tard, mais、euh, je, je ferai un petit préambule par rapport、euh, à cet album qui porte le titre de Il l'aute des Vénomins, a n u s、euh, ça vaut la peine d'en parler.、Euh, mais quoi qu'il en soit,、euh, pff, on parlera des spectacles tantôt. Tantôt, peu près tantôt. assez.、Mais、de toute、non. façon, c'est le même spectacle s s depuis、euh, six mois, Fréquent, c e C'est vrai? Oui, c'est vrai que ça n'a pas encore beaucoup changé. Ça n'a pas changé, ben, ben. ben Faudrait... b En en fait, il faut que les spectacles arrivent pour que ça change. là.、Hein? Ah, pardon. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il é t a t annoncé d e v a n t c'est un petit peu. Je... Oui, effectivement. Quand on parle du mois d'août, là, c'est quand même dans deux mois. là. Ben, Ça va arriver vite. Oui, possiblement.、Mmh. possiblement. Euh, Dis-moi, Sinistro, j'ai une question pour toi. Ben, vas-y, d o n c Comment t'appelles-tu? C'est pas de tes affaires. C'est ce que je pensais. Non, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas aller voir、euh, Joe a n j e t t Ça va dépendre d'un paquet de facteurs.、Euh, mais là, ils sont en grève. Que... Oui, c'est vrai que les facteurs sont en grève. C'est parce que moi, je déménage. Hein, cette fin de semaine-là, ça va dépendre la, du côté brûlure ou du côté. Euh, mais euh, oui, c'est samedi samedi le 2.、Euh, ça devrait. Oui. Ça devrait. Je te demande ça parce qu'il me. Ça va être pas pire, ça va être pas loin de mon n i v e a u chez nous. Que, bon, ouais, y effectivement. Y aller,、euh, ça, ouais. ça va être cool. Euh, parce que, le week-end dernier, m'est passé une rage d'écouter le film de Runaways. C'était bon, hein. C'était un,、oh, bon bon oh, un très bon film. film. Oh, c'était un très bon film. Puis, le fil en aiguille, ben, évidemment, c'est e n j o y n g Jet, hein. e、euh, u donc, je me suis dit. Ben, c'est quand même pas si pire. On a regardé pour les passeports,、euh Parce que c'est dans le cadre du festival, ici à Trois-Rivières.、Mm -hmm. Euh, c'est 30 jusqu'au 20, 20 juin. o u i s mais ça, c'est pour l'ensemble, les spectacles. t u vois, tous les spectacles, là, pour、okay. 30$. 30 Après ça, ben,、euh, si t'as pas ton passeport, ben, ça va tomber, je pense. C est, c est, John Jett, c'est 17, je pense. Fait q u tu vois, c'est quand même très、Et、bien, c'est t r è s bon,、là. Ouais, OK. Je me mets à l'aise, moi aussi. Je sais v a pas.、Euh Je suis loin d'aimer tout ce qu'elle a fait, Non, mais en spectacle, en spectacle. Ouais, ben, c'est une vraie rocker, là, pis, Il y a b i e n des chances qu'on entende des, classiques, l e Bad Reputation. Ah, I hate myself for loving you. Oh, ouais, c'est ça s s i l a rock and roll et compagnie. effectivement. C'est, c'est clair qu'on va les faire. Ça les fait pas, on va se faire rire, je suis certain. n de toute façon, ouais, tu d'autres bonnes tours. Ouais, ça sera vite. Ben, le tour est fait assez vite. Ben, on va sûrement faire des t u n e s des runaways, p r o b a b l e m e n t cherry bomb! Ça. Probablement qu'elle va le faire. Bon, OK.、Euh, il est 19h22.、Euh, bon, on va parler un peu de spectacle tout de suite. Ça va nous permettre de se rendre tranquillement pas vite à Provide jusqu'à la pause publicitaire. Euh, côté、euh, spectacle, ils sont à l'extérieur de la région immédiate, soit euh, euh, région euh, montréalaise principalement et Québec. Il y a Misery Index. qui seront aux Faux-Fonds électriques en compagnie de The Last Felony, u n b r e a k l e Hatred. C'est,、euh, soit le vendredi 12 août prochain de 19 heures. Ça coûtera 15 dollars et 20 dollars. Taxes incluses pour y assister. Les billets sont disponibles via admission. Il y a e i m e n t a e d Mart. Je trouve ça tellement drôle. Moi, une soirée avec e m m a r u e l Marne. e m m a、ah, n l Marne, en a r t l i e r Ça veut non, dire que tu p a s s e s de soirée Marley Marley. avec eux autres dans le salon, écoute s la TV. Non, mais c'est cool.、Ah ouais. C'est VIP. Ils vont peut-être jouer acoustique.、T'sais. Ils vont jouer acoustique pendant que tu vas écouter un film de Vikings. Oui, mais c'est ça. C'est ça le but. C'est ça des beaux sièges. Ils sont assis en vling, vling, vling. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, a ï o aïe, aïe, r ï e aïe, a n e aïe, aïe, aïe, a n e aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, s ï e aïe Au m é t r o p o l i s samedi le 13 août prochain, d è s 20h30. Il en coûtera 30 et 72 et 35 et 10 plus taxes pour y assister. C'est 35, 72 Ben non, 10, tu as choisi. 30, 30 et 72 et 35 et 10 Ah, d'accord. Puis, il y a, a, a deux de, de, de prix de billets. t as deux prix, 35 et 72 Qu'est-ce que、si、tu veux prendre, toi? Pas、bon, 72 moi, j'aime ça payer. a i Tu d i t 72, moi? <rire> Alors, c'est 30 et 72 et 35 et 10 oui. <rire> Eh、je t'ai dit, pas fin, fin. T'es glitty. Oui, c'est ça.、Euh, donc, les billets sont en vente chez Ticketmaster. C'est au Metropolis. C'est un spectacle pour tous. h e i n ouais. ouais.、Euh, le vendredi du 2 septembre, il y aura Kaamelott. Ça, tu vas aller voir ça, je pense. Ah,、oh, que oui. Moi, j'adore les farfadets et les chevaliers qui sauvent les belles princesses. <tract> <tract> moi, y aller, moi, je vois Mario Bros. sur un Nintendo DS en même temps. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Allez, Zelda. Ya, ya, chut. C'est mais... vrai que ça se passe dans cette tête-là. Non, mais tu sais, quand t'entends le nom Kaamelott et quand t'entends la musique,、euh, ça me donne l'impression de rentrer dans un, un jeu Zelda. Pis...、Mm, bon, OK, passons. <rire> On va tous bien ne pas y aller. C'est probablement. En tout cas, si tu y vas, moi, je ne t'accompagne <rire> pas. Kaamelott, accompagné de Alstorm, Blackguard et des Agonistes, c'est vendredi 2 septembre des 19 h. C'est au Club Soda. Les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda au coût de 25,46 et, et 29,84 plus taxes. Il y a billet s VIP au coût de 59 et 69 plus taxes. Et c'est pour tous.、A、grave en compagnie de Blood, Red Throne, Pathology et j i g e n C'est le dimanche 4 septembre dès 19h au petit campus. Les billets sont au coût de 20 et 25 taxes incluses. Et billets VIP、euh, au, pour le prix de 50 taxes incluses via admission. Alright, c h a n l m e Qui viennent de sortir un nouvel album. Oui,、euh, effectivement. Moi, je ne suis pas un grand pas fan. Oh, j'aime pas ça. Moi, mais mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il、oui, fait, fait, par vrai exemple. C'est assez phénoménal. Ce n'est pas mon genre de métal. Moi,、dire. non plus. C'est un, un métal qui, à mon goût, s e n b e beaucoup trop européen. Mais C'est trop gentil. <coughs> ben, gentil, entendons-nous. Je trouve que c'est trop mélodique, moi. Oui, c'est ça, trop gentil. Mais、euh, Angela fait un、oh、Oui, méchant guitar. Oui, oui, oui. Euh, donc, Arch Enemy, en compagnie de Devil Driver, Skeleton Witch, ça risque d'être c'est bon live, Skeleton、oh, Witch, e、ouais. t euh, euh Tonic, c'est au Metropolis, le 13 septembre, c'est un mardi, de 19h30, la coûtera 30 dollars et 72 et 35 et 10, pour pas te mêler encore, là,、euh, plus tax e s pour y assister, les billets seront en vente le 17 juin, Euh, probablement au Métropolis. Et c'est un spectacle pour t o u f f Pour t o u f f Pour t o u f f Ah, s p e c t a c l e pour t o u f f Si t'as pas les cheveux longs, t sais, il va pas m o n d、ah, d a m s e C'est ça. T'as tout compris? <rire> un spectacle de poil. s <rire> C'est <rire> -ce excellent. Evergreen en compagnie de Sabaton. Ça, t'aimes ça beaucoup aussi, je pense. Sabaton, c'était effrayant. Je parlais d'Evergreen, moi. Ok, c'est encore mieux.、Ah, okay. euh, Evergreen, Sabaton, Power Glove. e t des... Nintendo Power Glove. Nintendo. Là, tu vois, il y a Zelda. o u l'avez dit. Et、uh, The Absence, c'est le mercredi 21 septembre des 19h. C'est au f o f o n é l e c t r i q u e Euh, il en coûtera 20 et 25 taxes incluses. Il y a les billets VIP au coût de 55 taxes incluses. C'est disponible. Il y a admission. Il y a i n s l a v e en compagnie oui, de Ghost. et y a Ghost. House. Ça, ça risque d'être vraiment hâte, c e l u l à、euh, Ça va être une excellente chose. Oui, certainement. C'est le 29 septembre prochain, 19h. C'est au Café Campus. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses. C'est bien pas cher. Non, c'est pas cher, effectivement. Sanya. C'est vrai que c'est pas cher. a Hey, on y va-tu? C'est un jeudi.、Mmh. Ouais, peut-être,、mmh. mais. c e s t que la semaine, c'est pas évident. Parce que c'est Enslave et Ghost, là. Ouais. Armand que、euh, c'est à considérer. Oui. Bon. Euh, donc, euh, les billets sont disponibles via admission.、Euh, ceci clôt les spectacles qui sont、euh, de la région extérieure à la Mauricie, soit montréalaise. Il est 19h27. J'ai pratiquement le goût d'aller en pub tout de suite. Ben, v e n d un peu, on v i e n d r On reviendra avec ta présentation. Tu t'en p l e i n s ça. t e n plains ça. Tu t'en p l e i n ça. Let's go. h j e s laissez-tu, moi. Moi non plus. OK, go. Le 17 et 18 juin, soyez prêts pour le Detox Rockfest en collaboration avec Musique Plus, Lotto Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, u n d e r o a l d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 エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エ e ディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア、c ンディズニア、エ s ディズニア、エ c ディズニア、エンディズニア、エ a ディズニア、エ c ディズニア、a ンディズニア、エン e ィズニア、a ンディズニア、エンディ i ニア、エンディズニア、エン t a c l ア、エンディズニア、エンディズ e ア、エン u s ズニア、s ンディズニア、エンディ o u ア、エンディズニア、エンディズニア、エンディズニア retour。s シニストロス。Oui, monsieur. C'est pas de tes affaires? Je savais. Tu nous proposes deux albums cette semaine, en plus de ton black qui est plus un peu.、Euh, plus invidou. é Qu'est-ce que tu nous proposes comme album? Bien, je vais commencer par une formation norvégienne qui a deux albums à son actif. Qui、euh, porte le nom de Fromage. Fromage! Non, Harm. H-A-R-M. Ils font un trash metal、euh, teinté d'un petit peu de black. C'est quelque chose de t r e、euh, t Quand tu parles de teinté de black, est-ce que c'est au niveau du vocal? Oui,、ouais, c'est parce qu'au niveau de tout. t s c e s norvégiens qui ne font jamais. Tu sais, C'est fret, là.、Ouais. C'est un,、ouais, ouais. un trash metal froid, là. OK. C'est.、Euh, Pas comme.、Euh, Il n'y a pas le t r è s happy là-dedans. Ben,、ouais. c'est pas comme Exodus ou、euh, le, le, le, le trash américain ou、ouais. tu sais, comme Warbinger ou ce que c'est. C'est War à côté. Ça, c'était un petit peu plus fret, e là, mettons.、Okay. Là. Ben, euh, mettons, tu, tu, tu, tu vas à la game en raquette. <rire> c'est même pressé, p i un peu. <rire> c'est vrai qu'en Norvège, c'est. Un petit peu plus de neige. Tu sais, oui, tu fais une course de chien à la place de y aller en m e t t n skateboard. b En skateboard avec des skis peut-être en dessous. OK, Une fois que tu vois à la guerre en raquette, c'est bon ça. Non,、ah, c'est à peu près ça. Mais c'est très bon, ça rentre. C'est une formation qui existe depuis quand? C'est marqué 97, mais le premier album est sorti juste en 2006, qui avait pour titre Devil. Le nouvel album、euh, qui est sorti、euh, en avril dernier, c'est d e m o n i c Aliens.、Euh, Donc, c'est la deuxième. Deuxième parution. Deuxième parution.、Euh, moi, je ne connaissais pas ça du tout. J'ai découvert ça comme par hasard. C'est sorti sur un label, ça s'appelle Battle God, je ne connaissais pas, du, plus, tout, connais du, pas tout, label, du tout. Moi non plus, je ne connais pas le label. Mais、euh, très bonne production.、Euh, ça rentre, là. Tu as envie de te démolir la face, là. Comme je veux avoir envie de te démolir ta face. Il y a bien des chances. Yes,、hein. sir. Passe、ouais. ça vite, vite, vite. Oui, mais ça, à tête <rire> de passer Morbid Angel, ça va peut-être、ouais. être plus、euh, soulagant. Il me semblait quelqu'un qui briserait mon fan. Mais oui, mais là, regarde, écoute. Ben, c'est pas grave. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Ben, chaud, ben, ben, froid dans ce cas-ci. Froid, oui, dans ce cas-ci, oui. Et c'est ce、oui, très, très congelé. <rire> bon, on va y aller avec une pièce qui s'appelle The Line in Between. C'est tiré de l'album Demonic a l i a n s C'est voici la formation norvégienne Harm. Go! Excellent b a n d C'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Formation norvégienne, euh, Harm, euh, avec les pièces、euh, Demonic Alliance,、euh, Stars Synth, Eradication of the Individual, My Demon, et la première pièce de l'album, The Line in Between. C'est tiré du dernier album, Demonic Alliance, c'est paru le 15 avril 2011. Et c'est sur Battle God Records. J'ai vraiment apprécié ça. Ah,、oh, ça rentre. Oui, c'est très, le, très bon. Il y a des petits riffs, là, où il vient comme, ouais, c est c est、cool. comme toi. Oui, comme ça, ça prend un bon d r a m e r sur la cadence. Ah,、oui. oh, c'est bon. Oui, c'est très bon. Je vais sûrement me procurer ça. D'ailleurs, c'est fait, je viens de prendre le tien. Eh,、hey, non, <rire> c'est bon, e bien.、Ah. Euh, 19h52. Et、euh, je vais vous entretenir brièvement d'un film que je vous avais parlé la semaine dernière, que je devais regarder le week-end dernier et que j'ai fait, d'ailleurs. Bon,、je、dis, moi, tu fais、oui. pas ça. Oui. Le film étant True Grit, qui, a é t é t r a d u i t en français par le, le V, r a i Courage, je crois.、Euh, c'est un western. C'est un film d'action western.、Euh, qui met en vedette,、euh, Jeff Bridges, Matt Damon et Josh b r o l i n C'est un film qui, e、euh, est une réalisation des frères Joel et Ethan Cowan. Je m'attendais à beaucoup plus. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus parce que les frères Cohen font des films qui sont assez weirdos, habituellement. h、euh, a b i t u e l l e m e n t oui. Même、si、c'est pas tout le temps vraiment le genre de film s que j'aime. Ils font des films qui sont très peu conventionnels. C'est intéressant.、Euh, c'est l'histoire d'une, adolescente qui,、euh, qui, en fait, dont son père se fait assassiner. par,、euh, l'homme qui avait engagé pour,、euh, faire l'achat de la question de, de chevaux et ainsi de suite. Il se fait assassiner parce que, bon,、euh, il a décidé que, il allait,、euh, il allait se divertir au salon et l'alcool l'a rendu fou, donc, e、euh, Ça et, fait pas ça,、si、il, oui, on... Ben non, ayant perdu tout son argent au jeu, ben, il a décidé qu'il volait son employeur. Pour le voler, il a dû l'assassiner pour <rire> deux malheureuses pièces d'or et quelques chevaux, mon gars. e、euh, t la jeune fille, euh, qui, euh, réclame justice, engage un marshal, qui est réputé pour être. Il réputé... aurait pu prendre au moins un Lion s e ou un. Non, non, un marshal, ça prend ça. Okay, un Il engage un marshal pis de l e s p a u l o k Marshal pis de l e s p a u l t'es sûr qu'il y a certain s q u i l <rire> font pas avant la guerre. Il engage un, un marshal qui est réputé pour être、euh, très, très brutal, très,、euh, à cheval sur la loi,、euh, qui est joué, interprété par、euh, Jeff Bridges. Et,、euh, bon, elle le convainc en lui promettant une rémunération qui est amplement suffisante.、Euh, finalement, bon, il y a une certaine complicité qui se développe entre eux. e、euh, t au même moment, il y a un Texas Rangers qui recherche le même homme pour un autre crime qu'a commis au Texas, qui est joué par Matt Damon. il、euh, y a une forme de compétition entre les deux, mais bon. C'est pas un film d'action à n'en plus finir. Ça se tire dessus, oui. C'est,、euh, mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le jeu des personnages entre eux. C'est vraiment,、euh, la psychologie des personnages. j e Gleb Rodgers, d'habitude, n'est p a au moins le, des, des bons rôles.、Là. Oui, oui, oui, il fait la job, tout à fait, absolument. Il, quoi, il joue très bien le rôle d u Marshall,、euh, très brutal et,、euh, alcoolique en plus. D'ailleurs, est-ce que c'est un rôle de composition? Je ne sais pas. Mais, <rire> mais bref, c'est, c'est un film qui est intéressant. Il Faut pas s'attendre à avoir quelque chose comme, euh, euh, comment je pourrais dire, très, très, Comment je pourrais dire ça? Beaucoup de fusillades comme a La Young Gun, ces choses-là. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y en a, mais c'est un film qui est plus axé sur le rapport qui est difficile entre les personnages. Mais c'est quand même très bon. Il y a de l'action, on s'entend. Ce n'est pas un film qui a été réalisé par Mme t o t o n s k y ou c qu'elle disait. C'est Bob r o c k a c k Mountain.、Là? Non, non, non, non, non. Ce n'est <rires> pas des films suédois non plus que tu entends. Gens...、Right. Crois, avec le feu, là. Oui, i s les deux se parlent de dos, ça ne regarde pas. t pas n o non, c'est un bon film. Moi, je l'ai coté quand même 7.5. Je m'attendais à plus que ça, là. Mais bon, c'est bien. Je vous le recommande. Ça peut être assez intéressant.、Euh, j e n e sais pas ce que je... n a i pas écouté autre chose en fin de semaine. f a que j'ai pas autre chose à parler d e、euh, Ben, parle-en en p a s c'est ça. On me p a r l e r a i peut-être la semaine prochaine. Ça tombe jamais. o、okay. k、euh, 19h56. Dans quelques instants, on va aller en pause publicitaire. Pour découvrir par la suite quelque chose que... qui... q s i a m e Ben! Je... pas tant que ça, c'est p s t a e ça. h en t o i t c, c s、cool. j a i s être d'entendre. <coughs> si on suit au dernier album de Morbid Angel, qui est e r e t h i c qui est paru en 2003, c'est un album qui est excessivement violent, qui était très, très brutal,、euh, qui était très intense, euh, beaucoup de blastbeat. Ici, l'album est Loot Devenom Insanus. Faut, faut comprendre une chose en premier lieu. C'est le premier album qui est fait avec la formation originale, incluant David Vincent, qui est le bassiste chanteur. C'est sûr que David Vincent, Si on se reporte aux albums qu'il a faits par le passé, c'est des albums qui sont death metal, beaucoup plus old school, traditionnels, moins de blast bead, c'est quand même très death, mais moins de blast bead que、euh, les, les, les années où Eric r u t o n était là, où Pat O'Brien était là, et ainsi de suite.、Euh, mais David Vincent, c'est un gars qui a joué entre autres avec Jenny Torturer.、Hein? OK.、Pis、ça, faut pas l'oublier. il、euh, y a eu beaucoup d'influences qui sont gothiques. o、okay. k Ça transpire par moment. s C'est pas Sablon, e q u il jouait là-dedans? Effectivement,、ouais. c'était le band de Sablon. e Ben, c e s t encore le band de Sablon. e Lui, il a quitté. Ben, en fait, je sais pas s'il a quitté ou il va faire encore du live pour i Ou elle l'a quitté. Ou un des deux, c'est ça. Mais,、euh, ça paraît énormément. Cet album-là est très peu conventionnel pour du Morbid Angel, voire, à certains moments, déroutant. e u m Il y a des samplings dans cet album-là. On a utilisé des drum machines par moment.、Euh, il y a des keyboards par moment aussi.、Euh, mais moi, il me plaît énormément, cet album-là. Il est très, é c l a t é t'étais u déjà vendu d'avance. J'étais déjà vendu d'avance, mais je serais resté quand même assez impartial après plusieurs écoutes si je m'étais dit, j'aime pas l'album, j'aime pas l'album. Mais je l'aime, je le trouve bon, je le trouve non conventionnel, je trouve qu'ils ont brisé certaines barrières qui peut-être Ne, correspondra pas à l'attente de tous, amateurs de Morbid Angel ou de Death Metal. Mais c'est là qu'il faut ouvrir l'horizon un peu, C'est là, là qu'il faut s'ouvrir l'horizon. Donc,、euh, on s'en va en pause publicitaire et on revient dans une minute cinquante-sept secondes, soixante-deux dixième s précisément. Eh, e u euh, e h Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les quatre a s p o k e r présentent Cataclysm. Avec artistes invités And Is Near, Hands of Death et Beyond Atrocity, au Monkey Night Club, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15 en prévente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, Frères d o n c r e Tatou et au 4As t r a Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin de 19h, spectacle 18 ans et plus. Notre émission, pour vous, avec vous.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 Le 17 et 18 juin, soyez prêts pour le Detox Rockfest en collaboration avec Musique Plus, l o t o Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, On the Road. 8Breed, Whitechapel, Mononc e r g e Grimskonk, Cancer Bat, CG r a m o n s Le 17 et 18 juin prochain, à la marina de Montebello, en Itaouais, c'est le plus gros party de l'été. Camping disponible. Visitez pnrockfest.com. La passe weekend est seulement à 45 Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. もう、well, uh, en fait, euh, pas、そこ s 行くと、私たちは最後の12時間の終わりです。私たちは、l たちは、私たちは、私たち p e r l i n t é g r a l e d e l a l b u m j e d i 私 l i n t é g r a l e j e v a i s s a u t e r l i n t r o d u c t i o n 私 m n i p たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち u 私たち a 私 o ちは、私たちは、私たちは、私 u ちは、e たちは、私たちは、私たちは、私 r e は、i è ち、e Album qui comporte, incluant l'introduction, 11 pièces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'album en deux. On va écouter les 5 premières pièces, on va revenir en o n d e faire un micro pour,、euh, en fait, entendre tes lamentations.、Et、on voit q e tu es encore en vie. <rire> o u i c'est <rire> ça. Et puis, on va refaire un deuxième,、euh, deuxième bloc avec les 5 dernières pièces.、Euh, comme je l'ai dit,、euh, soyez très ouverts d'esprit.、Euh, par moments, vous allez vous reconnaître, par, par d'autres, non.、Euh, mais. C'est du Morbid Angel. On va entendre、euh, les pièces suivantes. Too Extreme, à l'instant,、euh, euh, suivi e de Existable g o r é qui est ma préférée de l'album. Blades for Bahl, a I Am Morbid. Tout de suite après, on va faire une pause pour faire les premiers commentaires de lamentation et de gémissement de Sinistros. Donc,、euh, et, et la première pièce, Sinistros, celle-là, j'aimerais que tu y portes vraiment attention, Too Extreme, parce que c'est vraiment. Pas ce à quoi tu t'attends. OK. Donc, c'est parti Morbid Angel et la pièce Illude d e v e n o m l'album pièce, a l Illude d e v e n o m Insanus qui est paru mardi dernier sur Season of Mist et I am very proud. Trop ce n'est pas mort. Eh bien, même, je suis estomaqué. <rire> dans quel sens? Ben, dans le bon sens. Et,、euh, ben oui. Ça me je... vient juste de... en bas de ma chaise, sérieusement. Je suis surpris. Ben, je m'attendais à quelque chose de. De beaucoup plus vomissant. J'ai compris le principe de ce que j'aime pas dans le dette.、Uh -huh. Ce que j'aime pas dans le dette, c'est quand c'est trop sursaturé sur ou ce que t'entends rien, c'est juste.、Ouais. Ça, t'as une production écœurante, t'entends chaque instrument, t'entends tout.、Euh, Oui, ça varlope, mais Seigneur, c'est. C'est très, très, très long. Mais c'est une production intéressante parce que c'est wide open. Oui, c'est vraiment. C'est vraiment c e spatial. t s Oui, c'est ça. T'entends les guitare, s le chanteur dans le milieu, les guitares, sur les côtés, le drame est en bas, puis. C'est spécial. Ah, oui, e s t Écoute, c'est un Mobile Angel excessivement en possession de ses moyens et c'est un vocal vraiment. Très, très, très bon de la part de David Vincent. Ben, la dernière pièce, là, I am morbid, c'est vraiment bon.、Euh... Oh, oh, écoute, c'est. Comment je pourrais te dire? C'est.、Euh Dans cet album-là, on passe par différents styles. b e n en tout cas, il y, y a quoi? C'est quatre pièces qu'il a jouées, là? Cinq. Y cinq pièces, il n'y en a pas une qui est pareille.、Euh, quatre, tu as raison. Quatre, je pense, ouais, pense ouais, que c'est quatre. Ouais,、euh, la première qui est carrément industrielle. C'est industrielle. C'est 100 000 Ah、oh, oui, c'est du ministry. Bien, ministry avec un mélange de Skinny Poppy sur Ray Bees, c'est、ouais. vraiment. Absolument. C'est assez spécial. Honnêtement, ben, en fait, regarde, on vient d'entendre la pièce I Am Morbid. Juste auparavant, on avait Blades Forbahal, Existo,、euh, précédé d'Existo Vulgari. Ces deux pièces-là sont beaucoup plus typiquement Morbid and Jaw. C'est un death metal old school. Mais tu veux, ben, moi, j'aimais ça.、Ah, c'est、euh, vraiment excellent. Il y a、là. comme un côté pas mélodique, mais. T'sais, oui, t'sais, il y a une forme de, de mélodie. T'entends,、euh, le gars, là, il sait jouer la guitare. t r a s a c Toth, c'est、euh... un dieu. C'est comme ce que j'avais entendu, mettons, Eight Eternal. Ça, j'aime pas le côté ventilateur-hélicoptère. Ouais, c'est. C est, c est, Effectivement, c'est vraiment blower. Ouais, Tandis que Mobile Angel a toujours été, peut-être, je dirais, mis à part l'album e r e t h i c qui est plus extrême, Mobile Angel a toujours été un groupe de death metal relativement, entre guillemets, conventionnel. Ici, je pense qu'ils ont extrapolé beaucoup.、Euh, c'est sûr que le drum, t'entends le drum, oui, t'as des bass e s drums over-triggy,、oui. ça martèle, mais moi, je sais pas. C'est bon, j'aime ça. Tu, tu vis bien avec ça? Oh oui, moi, je, a i trouvé ça très bon.、Euh, J'attends la suite de l'album, Ben, écoute, ça sera pas tellement long. Donc, comme je récapitule, on vient d'entendre I Am Morbid, qui était précédé de b l a z e s for b a h a l juste auparavant, Existo v u l g a r e qui est une de mes préférées, sinon ma préférée de l'album jusqu'à présent. Et on a ouvert avec la première pièce t o o e x t r e m e Qui est carrément du, euh, du, euh d e a s l'impression que chaque instrument a été comme, t est décelé. Ça a été fait avec des k e y b o a r d Absolument, ça,、euh, tout à fait. C est, c est ah ouais, absolument.、Euh, c'est d'ailleurs une des pièces les plus longues, 6 minutes 13, qui doit être très déconcertante à prime abord pour quelqu'un qui s'attend pas à ça du tout. Mais ça vaut la peine de découvrir l'album parce qu'il est vraiment très intelligent, cet album-là. Il est très, perfectionné,、euh, il a été fait,、euh, ça a repris huit ans, là, pour le faire, là, mais je commence à comprendre pourquoi. Ben, ça sent,、là. ça sent de i s l e t o n n e de rire.、Ouais. On va poursuivre après la pause publicitaire dans quelques instants avec, euh, les, euh, cinq autres pièces de l'album et l'aute r de Venom Insanus. Donc, après la pause publicitaire, on va entendre,、euh, on va continuer avec la pièce Ten More Dead, qui sera suivie de Destructors vs. The Earth, Nevermore, Beauty Meets Beast, Radcult, Radcult, ça, u devrais aimer ça, c'est l'avant-dernière pièce. Et,、euh, l'album se conclura avec Profundis, mais à culpa. Et, écoute, c'est... Ils vont être au EVMTL. Puis, j'ai tellement hâte. Mais pour moi, ça, voir. Va faire, ça va faire un gros, un, un gros plus. J'imagine que oui. En tout cas, je ne me serais pas endimanché pour rien. Non, c'est <rire> sûr. Mais j'ai vraiment hâte d'aller voir. Écoute, je redécouvre ce groupe-là dans, la... dans leur, f... leur formation originale avec énormément de puissance. Donc, on va en pause publicitaire à l'instant, qui va durer, encore une fois, avec autant de précision que de la dernière fois, 1 minute 55 secondes et 16 dixièmes. Je ne l'ai pas inventé, c'est parce que c'est marqué là. C'est m a、bon. r <rire> q u l Oui, je ne calcule pas jusque-là. Je calcule jusqu'à 10, des fois jusqu'à 11 quand j'ai m e s l'instant. Tu sais c o m p t e jusque-là? Mais tu sais qu'un ampli, ça ne monte pas à 11.、Ah, b e n non. Non. Ah, c'est triste. C'est plate, hein? On va en inventer un. Il y en a déjà un qui l'invente. On va en faire un qui va jusqu'à 12. OK. d i l l e p o u r être plus fort encore. C'est ça. Donc, après la pause, on débutera avec Ten More d e a d The Morbid Angel, tiré de l'album i l l u d e de Venom i n s a n u s Avant que je connaisse l'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée Sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtres, défilés de mode. L'Odyssée Sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l a u d i o v i d é o et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée Sonorisation. 971 Rue n é r y du Pessis à Trois-Rivières.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 8Breed, Whitechapel, Monong e r g e Grimskonk, Cancer Bat, CG r a m o n s l e 17 et18 juin prochain, à la marina de Montebello, en o u t a o u a i s c'est le plus gros party de l'été. Camping disponible. Visitez le pnrockfest.com. La passe week-end est seulement à 45 $.The Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. le vestibule Vingt et une heures. Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter.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 Juste comme ça,、oui. est-ce que c'est moi qui pense tout ou le concept de croisière tient pas du tout? Personne ne va se rendre compte d'être s u r v e i l n t là.、Ah. q u é b e c p u n g s y n n e t le site de l'actualité punk, star, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mise à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, Québec p u n g s y n est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u e b e c p u n x i n g n e t Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1. Eh bien, vous êtes assez fou pour écouter, justement. Effectivement, vous êtes assez fou pour écouter l'animation. Il nous reste encore 55 minutes et à l'instant, on vient de clore cette présentation qui, pour moi, fut fort délectable. Ben... Quel excellent album! Ah! Bravo, Sinistros! e Tu très e fines, mon ami, tu très e fines? Ben, j e s s a i e Ah, c'est merveilleux. Quel album! Et l'aute des Vénom, Insanus, paru il y a exactement une semaine. h e la pièce, celle q u i avait Boogie un peu, là. Rally c u l d C'est assez petit, ça? Oh, oui, c'est l'avant-dernière pièce, vraiment. Petit côté. Oh, oui, c'est, regarde, c'est d'excellents musiciens, ces gars-là. Oh, c'est vraiment b o n En fait, on vient d'entendre à l'instant Profondis, mais à culpa. qui était précédé de Radical, celle que tu viens de, de, de parler à l'instant. Beauty meets Beast auparavant, Nevermore, Destructor vs. The e a r t h Ten More Dead. Ça, c'était pour la deuxième partie. La première partie, on avait écouté I Am Morbid, Blades for Bahal, Existo Vulgore et Too Extreme. C'est un album que je mets certainement et abs assurément dans mes top 10 non, clair, de、euh, 2011. C'est un, un très bon album. Moi, je ne m'attendais pas à ça. p a s e n t o u t p a s e n t o u t p a s e n t o u t Je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens qui ne s'attendront pas à ça. Comme je te、ça. disais tantôt, pour moi, le D-Dead Metal, c'est un gros, gros bruit. Je m'attendais à ce que ce soit bon, encore un assemblement de trois total. Non, non, pas pantoute. Non, non, c'est très intelligent comme musique. Moi, personnellement, je ne dis pas que c'est mon. Bouscalade, c'est pas encore mon préféré de Mobile Angel. p a r c e que c'est Domination, mon je préféré. Je vas i me le procurer. Mais celui-là risque, oui, tu serais bien à、oh, te oui, le procurer. Mais celui-là risque de tomber comme deuxième. Oui, c'est quoi avec Domination? Certainement. Il est, j'espère que ça vous aura plu. Il est 21h07min et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de s i f u 8 9 1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, mon pote. Ouais. Ouais, o u je te dis, moi. Et puis,、euh, c'est maintenant tantôt, mon cher. Eh、chat. bien, on va mettre des tubes. Allez, est-ce que tu vas nous faire jouer des disques Mais oui, des disques, certains. <rire> bien évidemment, mon pote, on va mettre des tubes et des tubes et des tubes. On va faire un、euh, sacré tabac. Mais, ouais, du tabac. Du tabac de course, en plus.、Et、voilà. Eh bien, oui, j'ai choisi. Là, on va laisser faire les albums, là, parce que là, on, on va, se on va, on va on se. on va se dire. On va, on va, on va souffler、ça. un peu, là. o u i Euh, je vous ai concocté un beau petit bloc,、euh, à la manière old school, e h e a v y metal, doom, e p a r f u m p a r f a i pas gentil, avec un brin d'occultisme. <rire> <sans et d 'es> Oui, ça va comme suit. On va voir du Merciful Fate、yeah. avec la pièce Black Funeral. Excellent choix. On va voir Trouble、yeah. avec la pièce Assassin. Excellent choix. On va voir Candlemas avec la pièce If I Ever Die. Excellent choix. On va voir la formation toute récente Ghost avec c o n c l a v e Condeo. Excellent choix. Et la très vieille récente formation、ouais. Hell avec Let Battle Commence. Ben, écoute, j'en parlais justement avec Alain de Rockmaster le week-end dernier de cette formation-là, Elle, parce que je suis certain qu'il aimerait ça. Fait que je sais pas s'il si est à l'écoute présentement, mais si tu es à l'écoute, Alain, écoute l a dernière pièce du bloc de Sinistro, c'est Elle. D'après moi, tu vas t'en délecter. Ben, on va commencer avec Merciful Fate, avec le classique Black Funeral, qui est paru sur l'album Mélissa en 1983 sur Roadrunner Records. C'est parti! Allons-y! Ever die. I want to know when and why.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 Quel、excellent l e bloc. Ouais, C'est un cristal bon bloc. Je、ouais, ne peux pas dire autre chose s i n i s t r o t e s racheté 100 000 pour toutes les cochonneries que tu nous as passées l e s dernière s année. s T'as rien、oui. dire. Je mets de la scrap à réanimation. Moi, ah, C'est toi qui l'as dit. là. OK. Ben, en fait, réanimation est dédiée à ça. À la scrap, oui, c'est vrai. <rire> On met bien des trucs merdiques. On garde、ouais. des bons trucs comme le power metal. On garde ça pour nous à la maison. Exactement. <coughs> non, c'était très bon. Très bon, très bien bon. Bien e n t e n d r e la formation.、Euh... Anglaise,、euh, formation pas en terre cuite. Non, c'était、ah, bien, okay. bien spécifié. Je commençais à.、Euh, du Royaume-Uni, d'Angleterre, United Kingdom,、euh, de, de, de là-bas. Là. Oui,、euh, bon. ah, enfin, dans les Europes. C'était une formation qui, à l'origine, a été fondée en 1982, avait signé un contrat de disque en 1984.、Euh, la compagnie de disques a fait faillite avant d'enregistrer le premier album. Le chanteur s'est suicidé, le groupe a s p l i t é En 2008, ils ont décidé de revenir, réenregistrer l'album avec des repiquages、euh, du chanteur original. C'est un band qui a toujours été très théâtral. Même à l'époque, ils faisaient l e s h o w avant les albums. Tu s a ben, avant qu'ils soi-disant fassent l e u r a l b u m i l y avait des démos, i l s faisaient des shows, t toujours au théâtral et p u le feu qui est au complet. La formation s'appelle Hell. C'est très b o n L'album s'appelle Human Remains. la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Let Battle Commence. C'est sorti sur Nuclear Blast. Euh, allez vous procurer ça.、Ah, oui, ça. va être l'album de l'année. Ça, c'est clair, net et brisé. Ça va être l'album de l'année. Ben, j'ai comme l'impression. Ah ouais? Ben,、mm. tu me disais que dans les premières semaines, il y avait eu beaucoup de commandes, de, de, de, de copies vendues. Ben, apparemment, que on serait, ça serait rendu pas loin du s i è g c h i f f r e Ah ouais, c'est incroyable, p a e i l Ben, c'est très, très bon. Ah,、oh, c é t t coeur, h h s c'est très, très bon. Tout juste avant, on a eu la formation、euh, Fantôme. Oui, Fait que Ghost. Dans on... les deux sens du Oui, parce、ouais. qu'on ne sait pas qui, qui joue là-dedans. Ben, moi, j'ai une petite idée. Et qui donc? Je pense sérieusement que Gilles Latulip vous l a i t dedans. Pourquoi ce n'est pas le cas? Il nous avait dit de ne pas le dire. Ben, c'est plus fort que moi. OK, d'accord. Formation suédoise, Ghost,、euh, avec l'excellent album Opus Eponymus et la pièce Conclavi Con d i o C'est paru en 2010 sur Metal Blade Records. On a eu, la formation culte, Candlemas,、uh, avec la pièce If I Ever Die. Quelle bonne pièce! Qui est, wow, oui, oui est, le riff est écœurant. e、euh, c'est tiré du dernier album de Death Magic Doom, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast.、Euh, c'est à se procurer, bien évidemment. Ben oui. On a eu,、euh, le très cultissime,、euh, Trouble, avec la pièce Assassin,、euh, du premier album, Sam Nine, qui est apparu en 1984. Sur Metal Blade Records. Hey, on a fait un méchant. o u i c'est、euh, vive Metal Blade. Metal Blade Nuclear Blast, finalement. Et on a commencé avec une autre cultissime formation qui s'appelle Merciful Fate avec au reine King Diamond e t la pièce Black Funeral. C'est tiré de l'excellent album Melissa, qui est paru en 83, qui, rédité, qui a été réédité,、euh, il y a pas très longtemps, un superbe coffret de deux,、ouais. deux CD、euh, par Roadrunner Records.、Ah. Qui était le premier album de cette formation? Oui. Excellent choix, mon cher. Euh, euh, il est、euh... à noter que la version、euh, 2011 de l'album est remasterisée. Outre、euh, les sept pièces originales de l'album, il y a des lives, il y a des versions démos là-dessus.、Euh, je ne je... me rappelle pas, y a-tu des pièces de In the Beginning dessus? Attends, u n peu. va te dire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là-dessus, dans le bonus euh, tracks, euh, il y a Black m a s s e s Curse of the p h a r a o s BBC Radio. Uh, Evil à la BBC Radio, Satan's Fall BBC Radio, Curse of the Paradise qui est démo et Black Funeral version démo. Ah, ok. Il y a un DVD aussi. Oui, effectivement un DVD. Il y a des lives à de, Dynamo en 83 avec les pièces d o o m of the Living Dead,、uh, Black Funeral puis Curse of the Pharaohs. Excellent,、euh, petit objet à se procurer. Oui, oui, c'est un beau coffret,、euh, ben, c'est un, euh. C'est un J-Pack double, là. Un i p a c k Gatefold. Oui, c'est ça, exactement. <rire>、euh, moi, pour、euh, ceux d'entre vous qui s'intéresseraient de connaître quels sont mes goûts au niveau du rock et du progressif, je co-animerai l'émission avec le Rockmaster.、Euh, en fait, je serai son invité ce vendredi. Euh, soit le 17, je ne m'abuse. À l'émission Rock Classic, je serai,、euh, je l'accompagnerai dès m 12h30, ou en fait à quelques minutes près, donc, e、euh, t ça jusqu'à 17h. Donc, si ça vous intéresse de connaître mes autres goûts, mes autres aspects musicaux, a u t r e que le métal, parce qu'il y en a, je serai à l'émission Rock c l a s s i q u e avec le Rock Master Alain Lefebvre ce vendredi, euh, le 17, 17 ou effectivement dès m 12h30. Je vous rappelle aussi que Le t r o i s i è r e Metal Fest 2011, soit la onzième édition, se tiendra toujours au mois d'octobre. Cette fois-ci, les 14 et 15 octobre, vendredi et samedi, à la Bâtisse industrielle, qui e situe t s au 1760 avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. e、euh, u ben, rien de plus à annoncer que la semaine dernière, quoique c'est toujours intéressant de se, de se le rappeler. Donc, présentement, les formations qui sont officiellement retenues sont les suivantes. Insurrection. Calter, L'Esprit du Clan, Beneath Massacre, Sacrifice, Nepal Death et Cavalera Conspiracy.、Euh, pour le reste des détails, ils ne sont pas divulgués, donc je vous invite à aller voir le 3VMetal.com.、Euh, 3VMetal Québec.com. Tu vois encore, hein?、Oui. Ouais, c'est Bon.、Euh, pour de plus amples informations, au fil des semaines à venir. Donc,、euh, Sinistros, on s'acquitte sur un, une, la dernière présentation qui est un album de M. Tadegrain. b e n oui, M. Tadegrain q vient de sortir une nouvelle、euh, p r o d u c t i o n de son projet Pain. Pain. Pain. Pain. Parce qu'il n'aimait pas les céréales, parce q u il mangeait des toasts le matin. Voilà. Formation Pain、euh, avec un nouvel album qui s'appelle You Only Live Twice, qui, soit dit en passant, n'a aucun rapport avec James Bond. Quoique le titre est similaire. b e n c'est pas mal, pas mal ça.、Hein? Pas mal. Pas mal ça. Euh, c'est paru le 3 juin en Europe et ça sort ici le 21 sur Nuclear Blast. Nuclear、euh, Blast. Blast, oui. Et, mais où、ouais, est la Blast Je ne sais pas. Oh, pas là, la... d'accord.、Euh, Payne, qui nous sort un nouvel album qui est quand même très bon, mais on commence à sentir légèrement la redondance. Tendance un peu plus. Payne, c'est un, une formation qui a une tendance un petit peu plus,、euh, entre guillemets, électro par ben, moment. Oui. Si on suit, ben, parce que regarde, Pain a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce serait le septième album. Il y a eu Pain, Rebirth, Nothing Remains the Same, Dancing with the Dead. Jusque-là, c'était quand même assez métal.、Mm -hmm. euh, Puis Sam of Extinction, c'est devenu un petit peu plus techno. Bien, quoi que Rebirth avait déjà des tendances. Que, oui, oui, oui, mais ça、ouais. restait quand même ouais, très ouais, métal. Oh,、ouais, tout à fait.、Euh, Paradise, euh, s y c h i c Paradise, ça s'en venait pas mal plus. Oui, à la rigueur. Il y a des petits côtés pop.、Euh, Quoique, j'ai entendu euh, euh, la pièce Follow Me In, parce que le You Only Live Twice, il y, y, y a un bonus DVD, il y a une version avec deux,、euh, deux CD. Il、okay. y en a un qui est live, puis j'ai entendu Follow Me In, mais version live. OK, puis ça sonne. C'est très rough, là.、Ah, OK. Ça sonne très rough, live. Il n'y a pas de synthé, il n'y a rien, c'est go, là. OK. A,、euh, you Only Live Twice ne fait pas abstraction au petit côté pop. Il y a même, u、euh, n e version, des, des, versions remix qui f r i s e le, le, le, dance club, là. T'es-tu sérieux?、Euh, oui. Ah, ouais. u i c'est vraiment, c'est peut-être les. e s t c e que Peter a, aurait faim? Ben, peut-être. À force d e manger du pain, t'as peut-être pas le choix, à un moment donné.、Ah, ouais, euh, t'as peut-être le goût de manger de la galette aussi. Ça reste que c'est un excellent album. Moi, j'aime un petit peu moins les petits côtés,、euh, petits côtés. <rire> <rire> <Du> côté... <rire> t u que... regarde s la face, ça me fait juste rigoler. Ah, ben, c'est parce qu'il y a un a i l qui vient de tomber, ouais, qui drôle, ça qui se fait rigoler. Bon, ben, c'est ça. Non, mais le, le petit côté, côté peut-être un petit peu trop、euh, remix DJ,、ouais. me plaît pas mal moins, là. Mais ça reste que c'est un, un, un très, molle, très bon album. puis...、Euh, bon, côté production, ça doit être très bien. Oh, c'est très bien, là. Tu sais, il y a quand même un bon côté rock metal là-dedans.、Mm -hmm. euh, C'est sûr et certain que ça ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Ah,、oh, mais écoute, l e s musique, s ça ne plaît pas à tous. Si vous êtes habitué avec ce, avec ce que M. Tadgren a fait avec Hypocrazy ou ben non, avec Bloodbap, t oubliez ça, c'est pas ça.、Là. Non, sûrement pas. Il y a quand même énormément de guitares. En fait, il y en a 12. Il y en a ben, énormément. Possiblement, oui, c'est l'album, <rire> live, je ne sais pas comment il fait. là. Mais oui, il y, y a, beaucoup de synthétiseurs, d é t a oui, oui, c'est,、euh, ouais. assez techno, bon, on va aller se faire une opinion là-dessus. Ben, si vous avez aimé s o n i c Paradise, vous a l l e z aimé celle-là. b e a Go! go! Venu! s <rire> Bon, c'est pas, pas mauvais, mais ça reste un petit côté, comme je te disais, un petit côté un peu plus un peu plus pop, e u plus p un petit peu plus. Oui, effectivement, il y a un côté un peu plus. Un peu、euh, plus catchy, accrocheur. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec s Cynik Paradise, ça s e m b l a i t un peu comme ça, c'est comme la pièce f o l l o w m e i n que je comptais tantôt. Mais ça, c'est un dance floor, et c'est sûr et certain que la pièce de danse se remplit, tu sais. Sur, euh, sur certains, peut-être pas la première fois que tu amais, mais non, à, oui, force de, ça. à force de faire ça. Fait u On a entendu The Great Pretender, f e e d the Demons, Let Me Out.、Euh, on va terminer avec la pièce t de l'album qui est You Only Live Twice, qui, je le répète, n'a rien à voir avec un certain agent secret avec un numéro 007.、Euh, c'est qui ça? Je ne connais pas. Jamaisse Bond? Yann Fleming, c'est ça. Ah oui, d'accord. <rire> Euh, ben, écoute, ça va être la dernière pièce qu'on va se taper ce soir, la semaine prochaine. J'ai pas, j'ai, décidé de ne pas faire le spécial ministry cette semaine, finalement, parce que. On n a pas de temps. On s'est étendu un peu. Puis bon, l'album de More b e d Angels a pris quand même pas mal de temps. Sonic a parti remise. Je le re, je le reprogrammerai pour la semaine prochaine et peut-être même ajouterai une pièce ou deux de plus. D'accord. Donc, la semaine prochaine,、euh, J'ai e n pas vraiment, mis à part le s p é c i a l Ministry, j'aurais e n pas grand chose. Ben, je... moi, je vais vous présenter,、euh, le premier album de nouvelle formation, e、euh, qui met en vedette,、euh, Flo Mounier de Critopsy. Ouais, euh, avec, euh, o u a i avec, Pat O'Brien. Avec Pat O'Brien, e u Ex-Morbid Ex Angel. e t m o r b i qui e s t u n membre de Aura Noir, e、euh, la formation Nader Sadek,、euh, qui fait un dette. e、euh, assez spécial.、Euh... o i s j'ai hâte de, de, connaître ça.、Euh, moi, pour ma part, j'aurais peut-être quelques pièces du nouveau Origin. C'est assez spécial. e f f e c t i v e m e n t c'est assez spécial. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. c'est... Comme moi, je trouve ça technique,、ouais. technique. Ouais, o i s e n e moi, je jaillis pas du tout ce qu'ils, qu font, là. Donc,、euh, possiblement quelques pièces d'Origin, le Special Ministry. À part ça, ça va être assez,、euh, éclaté. Bon, excellent. Là, on se quitte avec,、euh, la pièce 7 de l'album You Only Live Twice, avec la formation suédoise Pain. Sur ce, allez tous vous faire どうぞ。<Put>